Salut, bienvenue sur le podcast de la communauté PS3. Aujourd'hui pour euh, débattre autour de la conférence Gamescom qui s'est tenue euh, à Cologne en Allemagne où il y a quelques annonces qui ont été faites. Aujourd'hui avec euh, Jérôme Redfox, salut. Salut. Avec Nicolas 91070. Salut. Avec Harvé dit Le Poussin. Salut. Et avec Chris07. Salut. Donc je vais revenir un petit peu sur les différentes annonces euh, majeures qui ont été faites et puis euh, vous me direz ce que vous en pensez. Euh, donc les annonces qui ont été faites ce sont les suivantes. Donc euh, à partir du mois de septembre, on aura le droit d'avoir des cartes prépayées pour jouer sur PlayStation 3. Euh, des cartes qui seront d'un montant unitaire entre 20 et 50 euros et, et qui vous permettront donc d'acheter du contenu téléchargeable sur le PlayStation Store euh, sans avoir à payer avec votre carte bleue. Voilà, vous en pensez quoi vous personnellement Ben moi je pense que c'est bien en fait pour les, euh, -tous, -tous, tous les adolescents en fait qui n'ont pas de carte bleue et euh, dont les parents ne veulent pas laisser le, la carte bleue dessus, ce qui me paraît un peu logique, et dont tous les, les, les parents ou les grands-parents pourront faire les cadeaux à Noël. C'est euh, un, un truc pour, pour moi, pour mon commercial, en fait, ça permettra d'avoir beaucoup plus de, de ventes de jeux, mais, euh, mais c'était demandé, donc euh, non, c'est bien qu'ils le fassent. Voilà. Ouais, moi je pense que c'est aussi une bonne chose, c'est quelque chose qui manquait euh, par rapport à la Xbox notamment, ça existait déjà sur Xbox. Et euh, bon c'est quelque chose qui est fait aussi clairement je pense par rapport à la PSP Go euh, qui n'aura pas de lecteur euh, de disques où il faudra télécharger tous les contenus télécharge... enfin acheter tous les contenus téléchargeables. Et euh, bah, effectivement les gamins euh, ils n'ont pas de carte bleue donc je pense que c'est aussi une démotivation de première d'avoir sorti cette carte en fait. Euh, parmi les services qui ont été annoncés aussi c'est un service de vidéo à la demande donc euh, on aura la possibilité de regarder des films à la vidéo à la demande en fait donc, ce, qui est, ce qui est une bonne chose ça peut être sympa même si c'est pas forcément ce qu'on demande premièrement une console de jeu mais euh, c'est un service qui peut être sympathique euh, un service de livres électronique avec des comics et des bandes dessinées donc on va avoir euh, on va, la possibilité de, donc, de, de lire des bandes dessinées sur, euh, sur PSP notamment voilà Euh, la, la nouveauté aussi sur PlayStation portable, c'est l'arrivée euh, de mini-jeux euh, mini euh, qui seront d'un de, de, prix qui va aller de 1 à 5 euros, euh, qui seront d'une taille de 100 mégas maximum. Et ça va, je pense, concurrencer directement l'iPhone. Euh, le but, c'est vraiment, de, je pense, de copier un peu euh, ce qui se fait sur l'iPhone avec des petits jeux qui se téléchargent et qui s'achètent très rapidement. Et je pense que c'est un petit peu l'objet de, de, de, de, de ces mini-jeux un peu plus euh, euh, casuels, on va dire, pour un peu tous les, tous les publics. Donc il y a aussi des nouvelles annonces qui ont été faites sur la PlayStation avec des nouvelles couleurs, bon c'est pas super important et euh, il enfin, y a deux, deux annonces majeures qui ont été faites au niveau de la PlayStation 3 c'est d'une part euh, le firmware 3.0 qu'on détaillera un petit peu plus après et surtout l'arrivée de la PS3 Slim donc c'est une rumeur qui fusait partout sur le net euh, elle n'était plus vraiment secrète donc arrivée de la PS3 Slim, euh, elle sera plus fine, plus légère elle fera 300 euros au lieu de 400 euros et, euh, et donc ça devrait permettre à la console de, de gagner des parts de marché. Vous en pensez, voilà. vous en pensez quoi vous de cette console C'est une bonne chose pour, pour les nouveaux arrivants qui sont pas encore de PlayStation quoi déjà. Ouais, moi je pense que ça va effectivement permettre de, de gagner des parts de marché. Il euh, y a des gens qui sont déjà je pense équipés sur la Xbox, qui hésitaient à prendre la PS3. Et euh, je pense que cette console, euh, c est, c est, c est, ce nouveau prix à 300 euros va permettre vraiment de, de faire décoller les ventes. Sachant que en fait, quand on regarde bien maintenant, quand on prend une, une PS3 par rapport à une Xbox, avant la Xbox était moins chère. Maintenant quand on prend des, les deux consoles à des prestations équivalentes, c'est-à-dire la, la Xbox Elite, euh, c'est strictement les mêmes prix. Elles font strictement les deux les mêmes prix. Elles font 300 euros tous les deux. Euh, sachant que dans la Xbox, il n'y a pas l'adaptateur Wi-Fi. Il n'y a, pas... a pas le lecteur Blu-ray, effectivement. Et il faut rajouter l'abonnement au Xbox Live de 60 euros par an. Donc en fait, cool. au oui, final, elle est plus chère. Au final, donc, effectivement, elle est devenue plus chère. La, la Xbox est devenue plus chère que la PS3. Euh, voilà. Donc maintenant, il est fort possible que Microsoft réagisse peut-être par une baisse de prix. Euh... Ouais, mais ça aura un, un moins gros impact Fait, même ouais. s'ils baisse, si baisse le prix sur la 360 ouais, mais ça en sera plus... un impact moins important que la baisse de prix de la PS3 en plus ils vont baisser euh, uniquement le pack premium donc dans le pack premium il n'y a absolument rien euh, c'est pas, pas, pas le pack le plus important encore ils baisseraient l'élite euh, ça pourrait être dangereux pour la PS3 mais là euh, si, le, le pack premium il n'a il a absolument rien quoi. il n'y a, a, a pas de connexion HD il n'y a, a, a vraiment que dalle quoi. donc rien à voir avec la PS3 je trouve ce que je sais bien en fait c'est que ça va pouvoir aussi cibler les, euh, les gamers qui sont sur PC et en fait de, les, de leur faire franchir le pas pour qu'ils jouent sur console en fait Moi je connais euh, je connais pas mal de joueurs qui sont sur PC en fait et euh, graphiquement par, juste pour comparer un jeu en fait qui est euh, FIFA 09 graphiquement le sur PS3 il est beaucoup plus joli et le gameplay est aussi beaucoup mieux en fait donc euh, ça va aussi pousser ces gens là en fait à franchir le pas de prendre une PS3 et ça je trouve ça très très, très bien Ouais, mais pourquoi ils choisiraient une, une PS3 à la, la 360 ah disons, disons, je pense pas que ce soit vraiment ça qui les attire, les, ouais. les gamers sur PC. Ce qui gêne surtout les gamers sur PC, c'est les tarifs de jeux sur console par rapport au PC. Je pense que s'il y a une baisse de prix au niveau des jeux sur, euh, sur console de salon, ça attirera les, les, euh, les gamers sur, sur PC qui, qui payent des jeux beaucoup moins chers que, que nous. Ouais, mais ils les payent moins cher, mais ils les ont beaucoup plus tard aussi. Tu prends ouais, 2, par ont... exemple, on va l'avoir au mois de septembre. Et eux, ils vont vont l'avoir qu'au mois de décembre. Tu prends FIFA, on va l'avoir début octobre. Eux, ils ne l'auront que décembre aussi. Quoi. Et les jeux PC sortent beaucoup plus tard que sur PS3 et sur Xbox. Ouais. Mais euh, bon, c'est vrai qu'il y a toujours un écart de prix entre les jeux PC et les jeux consoles. Bon, ça, je pense que ça s'explique simplement par les royalties qui sont payées par les... Par les développeurs à Microsoft et à Sony, hein. la différence de prix, je pense qu'elle vient de là. Euh... Maintenant, est-ce que, est que les joueurs, euh, est-ce que les joueurs PC viendront plus sur euh, sur console Je sais pas. Bon, ce qui est clair, c'est qu'on on dit souvent que le jeu sur PC, est... enfin, il arrive de dire que le jeu sur PC est mort, euh, que l'avenir du jeu est sur console. Bon, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Et, bon, si on est tous sur console, c'est qu'il a une raison. Euh, on n'a pas envie de s'embêter. À... Enfin, le problème du PC, c'est quoi C'est euh, bien sûr, on paye moins cher les jeux. Euh, mais le problème, c'est que tous les, c'est la course à l'armement lourd et euh, tous les 3 ou six mois, il faut racheter une carte graphique. ou Oublé, une carte sûr, ouais. Donc euh, voilà, donc c'est le problème de, de du jeu sur PC. Quoi. Et puis toutes les exclusivités Sony aussi, euh, ils sortent pas sur PC, ils sortent que sur PS3 quoi. C'est ça le truc. Alors aussi. justement, j'avais une... une, question là-dessus. Est-ce que vous pensez pas que euh, la, la baisse, euh, la baisse de la PS3 justement favorise, euh, je sais pas les. Les développeurs, enfin euh, justement les développeurs qui étaient, euh, qui étaient plutôt frileux à, à créer des jeux sur, euh, sur PS3, est-ce que vous ne pensez pas que là justement euh, une baisse de prix peut, peut les inciter à, à créer des jeux pour la PS3 En toute logique si. Mm. De toute façon, c'était euh, il y en avait un, je crois que c'est Activision, qui réclamait au, à Corseum en fait que la, la PS3 baisse de prix. Mm. Et, euh, mm. et là, ils sont, ils sont ravis. C'est pour ça que je dis ça. Mm. Mm. Non c'est certain, certain. Enfin, clairement ça va participer à l'essor de la console et... et je pense que dans les semaines et les mois à venir, on verra de nombreux gamers arriver sur PS3, en tout cas j'espère, qui vont peut-être euh, qui... Qui peut aussi grandir les... les membres de la communauté, j'espère aussi. Et euh, donc globalement c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, euh, qui était attendue par tout le monde, cette baisse de prix. Reste à savoir, euh, quelques... il y a quelques petites inconnues, notamment... Euh... Bah la fiabilité, on sait, par définition, on ne peut pas savoir quelle sera la fiabilité de cette console. En fait, la question, c'est de savoir, même des gens qui voudraient acheter une console aujourd'hui, euh, même la PS3 FAT, donc le modèle actuel, euh, il, a, il va être vendu aussi à 300 euros jusqu'à épuisement des stocks. Donc la question de quelqu'un, une personne qui voudrait acheter une PS3 aujourd'hui, ce serait de se dire, euh, est-ce que j'achète euh, la FAT ou la Slim euh, Bon, ça, ça, ça sachant que la Slim... On, on, on, Par définition, c'est pas sa fiabilité. Il faudra attendre plusieurs mois, voire un an, pour pour savoir sa fiabilité. Donc, ça reste une inconnue à ce niveau-là. Moi, si j'avais le choix, je garde, enfin, je prendrais la Fat parce que je me souviens que toutes les consoles, enfin toutes les consoles Sony sont sorties en version slim, la PS1 et la et la PS2. Euh, et c'était euh, un massacre euh, niveau. Euh, ça, ça, ça tenait pas la route quoi. C'est à cause de l'alimentation qui, euh, qui était à l'intérieur de, de, de la PlayStation. Ça, ça, à chaque fois, ça cramait C'était beaucoup plus fragile qu'une euh, qu version normale. Donc, euh, par, rapport à, par rapport à ces expériences-là, moi, je pense que j'éviterai de prendre de la Slim quand même. Mmh. À part si ils font l'alimentation hors, euh, hors console. Surtout qu'ils ont changé l'alimentation sur la PS3 Slim. C'est un des trucs qui a changé dessus. Hein. Ouais. Je pense non c'est pas un des trucs ils ont tout changé je pense hein. Euh, euh, allez, même les composants sont pas les mêmes hein. Enfin, pour faire une version Steam il n'y a, a pas de secret il faut changer hein. Enfin, ouais. quand mais, tu regardes la Playstation quand tu l'ouvres il n'y a pas grand chose dedans hein. je sais pas je, je l'ouvre <rire> je, je fais autre chose le week-end que d'ouvrir ma Playstation n'est-ce euh... pas euh, Poussin <rire> ouais, non, ça nous est arrivé oui mais hein ouais, une carte -mère, ceci hein, pour... dit ceci dit ils ont bien dû faire des modifications parce qu'apparemment il y a une grosse différence de de poids entre les deux, même au niveau du gabarit. Donc, Un tiers. Ouais. Au, au niveau des bon. composants, il doit bien y avoir des, des, des choses qui ont. Euh, oui, non, bah, fait, le les le processeur est pas le même. Le lecteur Blu-ray c'est pas le même. La lime elle est c'est pas la même. À mon avis la carte mère c'est pas la même parce que vu la réduction de la taille, de force, euh, forcément ils ont dû changer la carte mère aussi. Mm. Bon. Ah, peut-être qu'ils ont, peut-être que maintenant ils ont vu les points faibles de, de la Fat et qu'ils euh, les ont, ils ont modifié quoi, ils les ont arrangés. Mm. Bon après, faut pas non plus exagérer. Euh, la Fat, elle n'avait pas non plus. Enfin, euh, si la, la console du, la moins fiable du marché, c'est sûrement pas la PS3. Euh... Personnellement, j'ai lu qu'il y avait 10% des consoles PS3 qui étaient défectueuses contre 50% des 360. Bon, je ne sais, sais, sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est des ordres de grandeur qui peuvent être réalistes. Euh... Ouais. Voilà, Un des changements aussi de cette console, c'est quelque chose qui peut paraître tout bête, mais c'est la position verticale. Ouais, euh, ouais. Apparemment, enfin c'est même pas apparemment, il va falloir acheter un support pour pouvoir la, la poser en verticale, parce que la boîte est fine, mais bah, elle tient pas debout. Donc il faudra acheter un support euh, pour pouvoir la glisser, et qui devrait tout coûter dans les 24 euros, si j'ai bien compris. Ça c'est une habitude chez Sony, hein. à chaque fois qu'ils ont sorti une Slim, euh, ils, ils font payer le, le pied qui va avec, c'est clair. Moi, je sais que personnellement, euh, j'aime bien les mettre verticales, euh, euh, ça prend moins de place. Euh, après, il bon, faut s'assurer aussi que la, la conception de la console est prévue pour être verticale. Bon, je pense que oui, mais par rapport à la lentille, par, par rapport au lecteur Blu-ray, euh, enfin, moi, quitte à choisir, je préfère la mettre euh, verticale qu'horizontale. Maintenant, c'est chacun, chacun ses, ses goûts, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que ça, ça, ça peut prendre moins de place en position verticale qu'en position horizontale. Moi je trouve qu'elle chauffe mieux même, qu'elle chauffe euh, moins bien ouais, loin, justement ouais. euh, quand, elle est, quand elle est debout. Elle ventile beaucoup mieux ouais. Depuis que je, je l'ai mis debout, moi elle chauffe plus. Tu parles de quoi là De la console La console, ouais. ouais <rire> <rire> <rire> <rire> Petit ok, et le dernier la dernière grosse annonce hormis euh, donc, les certains jeux qui ont été présentés, représentés, mais il n'y avait pas, pas, pas de grosses nouveautés au niveau des jeux. Euh, euh, Dans, dans, dans la continuité euh, c'était l'annonce du firmware 3.0 qui, qui, qui devrait accompagner justement la PS3 Slim euh, bon il n'y a pas de grosse grosse nouveauté dans le firmware 3.0 donc moi j'ai listé euh, remplacement du panneau Information Board par un onglet euh, What's New sur, euh, sous l'icône du PSN bon. mmh. indicateur de statut en haut à droite de l'écran afin de voir le nombre d'amis connectés ainsi que les nouveaux messages il euh, y aura une modification du design de la liste d'amis Il euh, y aura des thèmes et des avatars animés. Il euh, y aura une séparation, une meilleure visibilité des trophées. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Une chose qu'on attendait tous, et, enfin que moi j'attendais et qui n'est pas arrivée, mais qui serait une rumeur, serait l'apparition du cross-game voice chat. C'est-à-dire ce serait la possibilité euh, de discuter en chat vocal avec un ami qui se trouve sur un autre jeu que vous en fait. Donc moi ça part. Personnellement, c'est une grosse fonctionnalité que j'attends depuis, depuis que j'ai la PS3. Je trouve que c'est l'une des dernières euh, fonctionnalités qui manquent par rapport à la Xbox notamment. Euh, donc soit cette solution-là, soit du Skype, soit enfin, ce qu'ils ce, ce qu veulent, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est très gênant de ne pas pouvoir euh, discuter euh, entre amis euh, sur PS3 Euh, sur des jeux qui sont différents, même au sein du même jeu, des fois la qualité du chat laisse euh, fortement à désirer, mais euh, bah, le, le mieux ce serait de pouvoir discuter, euh, quel que soit le jeu qu'on met en route, quelle que soit l'application qu'on lance sur la PS3, bah, de pouvoir toujours avoir un chat vocal en tâche de fond, et de pouvoir discuter avec qui on veut, euh, voilà. donc ça ce serait vraiment très, très bien mon avis. Personnellement, je ne crois pas trop à, à cette à chaque à chaque fois qu'il y a une mise à jour de, de, de du Farmer du farmer, Il y a, à chaque fois il y a cette, cette fonctionnalité qui reviendrait et à chaque fois il ne vient pas. Donc euh, moi, j'y crois pas. va enfin, bien finir par arriver un jour. Oui. C'est un peu décevant quand même qu'il n'ait pas sorti euh, à la Gamescom, qui est quand même le le plus gros salon européen, quoi. Je dirais. Et sachant que sur sur la PSP, euh, Skype ça existe depuis euh, pas mal de temps et sur Xbox euh, ça existe depuis euh, le la création de la console que nous euh, sur PS3, euh, on l'attend encore quoi. sachant qu'il y a la PS3 Slim euh, qui est sortie maintenant je trouve qu'il s'est quand même bien fait d'attendre ce, cette fonctionnalité La dernière fois qu'on nous a promis ça, enfin quand il y a eu des rumeurs on s'est récupéré un chat euh, euh, textuel euh, dans le PSN ouais. qui, qui sert absolument à rien Pas moi, je crois pas, je crois pas à cette rumeur, je suis pas d'accord, il sert ouais. pas absolument à rien, il est il est il a un côté pratique, il peut être sympa, mais ça remplace ça remplace ouais, pas un chat vocal. C'est pour moi ça je le trouve sert à... vachement souvent en fait. Ouais, je le trouve absolument pas fonctionnel comme, euh, non. comme un chat. Bah, bah, si un chat textuel euh, euh, en en jeu, je vois pas comment on peut vraiment l'utiliser et communiquer avec, euh, avec ses amis euh, qui, qui, qui jouent sur un autre jeu quoi. Moi, je me vois bien sur Code 4 euh, face à un mec. Attends deux secondes, faut que je réponde à, à mes potes qui sont en train de chater. Euh, non. Bah Franchement... moi, je te moi, je suis tellement rapide, j'y arrive. Hein. Ouais. <rire> non, mais euh, je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est mieux que rien. Et, et bon, il y, y a des jeux qui, des fois, vous laissent un petit peu de temps. Euh, euh, je sais pas. Moi, je pense, euh, bah, tiens, un buzz, par exemple, ou un jeu entre, entre deux phases de jeu, euh, on peut envoyer un petit message. Ou, ou... maintenant, ça nécessite aussi d'avoir un clavier soit un clavier PC, soit le clavier de la PS3. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas, c'est pas, c'est pas, ça remplace pas un chat vocal, maintenant. Pas enfin bon. En, en, en tout cas, là, on est un petit peu hors sujet, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, bah, justement, cette rumeur, elle disait le chat arrive, le chat arrive, et en fait, on s'était bien un, un vieux chat textuel, et euh, on n'a jamais eu notre notre chat vocal in game, quoi. Donc euh, là, je, j'y crois pas du tout. Voilà. Bah écoutez, euh, l'avenir nous le dira, mais enfin, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est sûr qu'à force d'en parler, euh, c'était comme la baisse de prix de la PS3, à force d'en parler, il fallait bien que ça arrive. Donc ça, c'est sûr qu'à force d'en parler, ça finira par arriver aussi. Voilà. Donc sur ce, bah, vous pouvez nous retrouver sur euh, notre site wwwcommunauté ps 3info et sur le PSN. Voilà. à plus, salut. Salut. Salut. Salut. Salut.